Bonsoir, chers amis du Train de la Musique. Quel plaisir de vous retrouver encore une fois avec nous pour écouter sur les ondes de la UDO, la radio universitaire de Mochis, notre programme dominical, Le Train de la Musique. Je dois vous dire que je prends un immense plaisir à vous le présenter chaque dimanche soir entre 8h et 9h. Merci d'être présent. Votre écoute m'est très chère. Dimanche dernier, nous avons célébré la fête de l'amour et de l'amitié. Et en réflexionnant un peu, je me suis demandé si nous ne devrions pas vraiment fêter tous les jours l'amour et l'amitié. Qu'y a-t-il donc dans la vie de plus agréable que de se dire des je t'aime, de s'embrasser, non seulement par amour, mais aussi par amitié Un baiser amical est le plus gros cadeau qu'on puisse offrir à un ami. À quelqu'un qu'on apprécie et qu'on prend plaisir à parler, à voir, et je pourrais continuer toute la nuit à en parler. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça. Le lendemain du jour, tout le monde reprend sa belle petite vie et oublie que la nuit dernière, on se disait les je t'aime à n'en plus finir, à se donner des bonbons ou des chocolats. Que c'est triste, n'est-ce pas? Ne devrait-on pas continuer à vivre sur le même r y t h m e Celui de l'amour et surtout de l'amitié. L'amitié est un grand mot et beaucoup de gens le prononcent très à la légère. Je suis ton ami.、Hmm. Qu'est-ce que c'est qu'un ami Moi, je vais vous le dire et c'est mon opinion personnelle de ce mot. Un ami pour moi, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, non seulement pour des choses matérielles, mais surtout pour les choses plus au-delà. C'est quelqu'un à qui on peut se confier sans avoir peur que vous serez trahi plus tard. Être franc avec un ami est difficile car les gens se blessent et se froissent pour la moindre petite chose. On change la pensée et la déforme à sa façon. Et voilà, on se fâche au lieu de se parler et de se dire vraiment ce que l'on pense on devient à ce moment hypocrite. Car on ne veut pas f o i s s e r la personne en question. On, se traite de, on te traite d'imprudent, car on doit ménager sa bouche. Même si on voit que la personne fait fausse route, on est obligé de se taire. Et ainsi, continue l'amitié. Vrai ou faux, Un ami à moi a eu à me dire hier, <rire> en parlant, plus il examine ses amis, plus il aime son chien. C'est triste, non? Sans savoir, je disais à mes élèves que quand quelqu'un me traite de chien, je suis fier. Et ils ont ri aux éclats et m'ont dit Pauvée, c'est une insulte Et je leur ai dit de faire la remarque que parmi tous les animaux, le plus fidèle est le chien. Poussez un chien avec votre pied et appelez-le et vous verrez qu'il revient sur ses pas. Il oublie, il pardonne. Et ce sont les capacités que manquent beaucoup de gens humains. Vrai ou faux? Enfin, passons à la musique maintenant, mon amour, car le soleil nous dit encore et e n r r i c o Mathias, dans sa chanson, L'eau et la guerre, tu peux les emporter. Si c'est trop,、si、trop cher, tu peux même les voler. Mais pas le soleil. Rien à faire, tu ne peux pas l'attraper. Et son amour nous dit il est comme le soleil. Mon amour, c'est comme le soleil. Écoutons-le. L'eau et la terre, tu peux les emporter. Si c'est trop cher, tu peux même les voler. Mais pas le soleil, y'a rien à faire, tu ne peux pas l'attraper. L'eau et la terre, tu les prends dans tes doigts, tu peux en faire presque n'importe quoi. Mais pas le soleil, c'est ton Seigneur, c'est ton Dieu, c'est ton roi. Mon amour à moi, il est comme le soleil. Il, vient, il, il est haut, il est bas. Il, vient, il, il est loin, il est là. Il vient, il Mon amour est comme ça. s i Mais lui le soleil, il fait le jour, le printemps et l'été. Mon amour à moi, il est comme le soleil. Il est haut, il est bas.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 Bien dit, hein. Nous allons plus haut. Et si tu veux, avec qui Ginette Renault. Nous acceptons son, son invitation. Allons-y, Ginette. On va plus haut avec toi. Un peu plus haut. Un peu plus loin. Je veux aller un peu plus loin. Je veux voir comment c o m m e n t c e s t là-haut. Garde mon bras. よく見るよく見るよく見るよく見るよく見るよく見るよく見るよく見るよく見るよく見るよく見るよく見るよく見るよく見るよく見るよく見るよく見るよく見るよく見るよく見るよく見るよく見るよく見るよく見るよく見るよく見るよく見るよく見るよく見るよく見るよく見るよく見るよく見るよく見るよく見るよく見るよく見るよく見るよく見るよく見るよく見るよ ◆ <too>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 I'm going to go to the river. I'm going to go to the river. I'm g i n g to go to the river. じゃあ、ここにいるのかな よっしゃ En redescendant, pourquoi ne pas mourir de plaisir Ce serait agréable, non pourvu que ce soit avec la personne qu'on aime.、Hein. Si vous êtes aussi amoureux, écoutons Michel Sardou qui nous le dit il veut mourir de plaisir. Écoutons c e t t e c h a n s o n de Michel Sardou mourir de plaisir. 私は彼女を愛することにしても、特に楽しいことにして e 何 t 言うかを知っていることにしても、何を言うかを知っていることにしても、何を言うかを知っていることにしても、私はあなたのために、 So、preciosos. Je sais que t u es サ l'écoute et c'est pour toi que je joue c e t t ア m u s ト q u e que tu a i ッ e s tant. Bonne écoute. 私の声が大きくて、私の声が大きくて、私の声 e 大きく e 私の声 もうもうつ目のこと、もう1つ目のこと、もう1つ目のこと、もう1つ目のう1つ目のこと、もこ À en Un grand bonheur qui prend sa place、les ennuis, les c heureux、heureux mots d'amour。 でも、で tous les jours、さむせいけしけいいけいけいいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけい だれかじゅら perçois? r ら、じゅ Yo Sé que tú debes bien,、sorrir. me gustaría ver tu cara diciendo: Está loco. Tú, si estoy loco, ¿qué puedo hacer yo? No hay otra solución que pedir a Claude Barzotti de decir mis sentimientos, ¿eh? cantando: Je t e yo te quiero. Je mets la main sur la map monde Où tu es quelque part là-bas Je déteste ce bout du monde Où tu m'oublies dans d a u t r e s drap s Je suis l'asphalte du trottoir Sur lequel chacun peut marcher Si tu n'es pas là pour y voir Un jour quelqu'un va m'écraser Je ル a i で、とくらみんくらみんぱ De solitude, tu m'as laissé tomber. Mal à la certitude que tu vas m'oublier. Même si tu m'oublies, déjà au Caraïbe. Même si tu t'enfuis, au pied des pyramides. Tu pars d'accord, eh bien va-t'en. Va dans la v o i r t'en a mairie. J'ai de l'humour et du talent. メンストレーのミズイ。 トルク・ソリッだ Après avoir dit je t'aime, que nous reste-t-il à faire sinon sonner l'éclairon du départ? C'est pour cette raison que je demande à Dalida de nous interpréter. Bonsoir mon amour. Buenas noches mi amor. We'll right you Nous allons nous séparer quelques instants, et vous le savez, c'est de coutume pour donner à la station l'opportunité de s'identifier. Et nous vous reviendrons tout de suite. Merci.